M'a-t-il paru si lent? Les souvenirs l a m o n c e l a i e n fondent fugitivement dans les l n t du printemps. Larmes, les larmes de neige éveillent le rêve du bois p r o f o n d Boutons de fleurs, le printemps a fait éclore un bouton de f l e u r qui n'a pas connu la douleur. Une fleur nouvelle qui n'a encore vu personne.